Petit homme, quand tu es près de moi Je sais que je n'ai pas à me cacher Et je prie pour que tout reste ainsi Et les jours passeront jusqu'à la fin des temps Petit homme, ne t'enfuis pas en main Petit homme, tu chantes, viens tout près, je n'entends pas Tu as grandi, ma mère pense qu'il est temps que tu apprennes Een telle chose est impossible, et quand je vois ton visage, je ne suis pas sûre. Petit homme, ne t'enfuis pas, en oh ma main, je suis à toi. Petit homme, tu chantes, viens tout près, je n'entends pas. De gens, tu es tout ce que je vois Petit homme, ne t'enfuis pas, prends ma main, je suis à toi Petit homme, tu chantes, viens tout près je